r o c classique. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les six prochaines heures. Cette semaine, je vais vous présenter entre autres deux nouveautés soit le dernier-né de la formation de vétérans de, du thrash metal américain Testament l'album s'intitule Dark Roots of Earth ainsi que l'album des Rolling Stones et Muddy Waters, c h e c k e r b o a r d Lounge, enregistré à Chicago.

En concert en 1981 et qui était tout à fait inédit jusqu'à maintenant. De plus, je vais vous présenter une phase complète de non pas un, mais bien deux albums vénétiques parus respectivement il y a 30 et 40 ans, soit le premier album

homonyme de la formation canadienne Coney Hatch et celui des a n g l a i s T-Rex, intitulé The Slider, très, très bon disque. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous parler d'une formation sud-africaine du début des années 70 du nom de Sock, qui ont sorti un seul album en 1971. En outre, l'authentique, véritable historien de ces fous, Simon f i t z b a y sera aussi de la partie pour vous présenter les éphémérides du rock de la semaine du 30 juillet au 5 août, une autre émission

Donc, qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Question de débuter en force et de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. On va écouter un classique d'un des très grands bluesmen de l'histoire. b o d y g u y l e t m e love you, baby. Vous êtes sur les ondes de la radio campus, la station des mélomanes de Trois-Rivières. C'est fou!

C'est、euh, un de s grands classiques, Let Me Love You Baby, qui est un morceau qu'il a qui enregistré pour、euh, l'étiquette chess dans les années 60, au début des années 60, et qu'on retrouve entre autres sur un album de compilation qui s'appelle Buddy's Blues, qui est sorti en 1997. C'était son anniversaire cette semaine.、Et、effectivement, il est né、euh, le 30 juillet 1936. Il célébrait ses 76 ans、oui. cette semaine. m a il est très en forme.

Oui, très en forme encore. Bon, il, a, il a eu l'air、euh, jeune, très très jeune, de très l o n g t e m p s body guy. <rire> Effectivement. Vous avez reconnu sa voix, bien sûr. Il s'agit bel et bien de M. Simon Fitzbé, l'authentique véritable historien de C'est fou, puisque c'est maintenant l'heure de passer à ceci Les éphémérides. C'est au son de ce Big Bang initial que nous faisons maintenant un retour dans le temps sur la fascinante, fantastique histoire du rock. Dis-nous, Simon.

Qu'est-ce qui s'est passé Dans l'histoire, dans la semaine du 30 juillet au 5 août? Eh bien,、euh, on débute le 30 juillet, bien sûr, avec d'autres anniversaires de naissance, dis-je,、euh, avec en 1946 la naissance de Jeffrey Hammond, bassiste de Jethro Tall, qui c é l é b r a i t ses 66 ans cette semaine. Oui.

Il a, il a quitté Jethro Tall il y a, a très longtemps,、oh, fin、oui. des années 70, il me semble,、euh, c'était un bon ami de, de i a n Anderson. Tellement un bon ami d'ailleurs que lorsqu'il est rentré、euh, dans Jethro Tall, il savait même pas jouer de la basse. Effectivement. Et Yann、euh, a dit, je préfère me, être avec quelqu'un avec qui je veux bien m'entendre et qui est moins habile que...

Avec un virtuose que,、euh, avec, avec qui je vais avoir des difficultés là, Exactement. à e s'entendre. Oui, un grand cœur de ce côté-là. <rire> il s'est repris parce que moi, j'ai trouvé qu'il qu a fait un très bon travail avec sa j e t t à l'époque.

Également en 1947,、eh、c'est la naissance de Mark b o l a n leader bien sûr de T-Rex, qui lui est décédé、euh, à la fin des années 70.、Euh, c'est en 77, justement, il me semble. Oui, euh, au très jeune âge de 30. ans. Oui, tout à fait. Et cet après-midi, je vais、euh, passer une phase complète d'un de ses grands albums avec T-Rex, l'album de Slider. Moi, c'est mon préféré de Slider. Oui, C'est un bon album, effectivement.

En 1966, les Beatles sont au numéro 1 du palmarès des ventres avec Yesterday and Today. Oui. La compilation.、Euh, avec la pochette, avec les, les garçons bouchés. Oui, bien, écoute, c'est、euh, rendu au numéro 1 comme ça, ça devait plus être cette non, fameuse non, non, pochette. l à On l'a retiré assez rapidement.、Euh, ouais. D'où la rareté, d'ailleurs. Effectivement, qui, qui est tellement difficile, moi j'aimerais vraiment mettre la main là-dessus. Mais c'est tellement compliqué.

de Savoir si c'est un vrai ou un faux, p u i s i、mm、l -hmm. y a des rééditions dans les années 60, dans les années 70-80,、oui. on a fait des rééditions sur vinyle. Il y en a encore maintenant qui, qui paraissent, donc il faut vraiment toujours vérifier que c'est la version américaine avec le、mm -hmm. numéro de série et、mm -hmm. tout. Et、euh, quand c'est le bon, ben, ça, ça vaut、euh, un bon petit pactole <rire> quand c'est en,、oui, bon, euh, en bonne édiforme.、Euh, en 1966, encore, ce sont les Trugs qui sont au numéro 1, cette fois-ci des, des, des palmarès musicaux avec la pièce Wild Pain. o、oui.

C'est、euh, oui, un vrai rock, u i n classique de, de rock de garage. Oui,、ouais, exact, avec un son franchement、euh, incroyable. Moi, j'adore、ouais, le son de la guitare、mm -hmm. sur cette pièce-là. J'ai la chance d'avoir une euh, copie euh, mono de, cette,、euh, de cet album.、Ah, donc, les Trugs.、Ouais. Ouais, ça vaut vraiment la peine. Parce qu'en plus, les Trugs, c'est un groupe qui a eu beaucoup de mal à, à prendre son envol aux États-Unis.、Mm -hmm. On a sorti, je pense, le premier album sur trois versions différentes.、Oui. Et en mono, c'est encore plus rare.、Mm. c'est un objet de collection.

En 1968, la boutique Apple des Beatles ferme ses portes pour cause de non-rentabilité. La boutique <rire> est, a ouvert ses portes pour la dernière fois et offre aux clients de repartir avec un item gratuitement.

Plusieurs, par contre, se sont poussés avec trois, quatre ou même cinq articles. En fait, c e s t ça le problème de la boutique Apple c'est que tout le monde、euh, se servait.、Mm -hmm. euh, les employés, il、euh, y avait beaucoup de vols à l'étalage. Alors,、euh, c'était vraiment un gouffre、euh, financier.、Ah, c'est、euh, pour ça qu'ils ont décidé de tout donner. l e g r o u p e n avait pas le choix là, de,、mm -hmm. de, de, de mettre la clé dans le monde. Ah, il、porte. se serait ruiné. Effectivement. En 1988, c'est Steve Winwood qui est au numéro un du palmarès américain avec Roll With It. Ah!

Mauvais souvenir. p a s dans les pièces les plus brillantes de sa carrière. Non, non, non, absolument pas. En fait, ce que w y n w o o d a fait dans les années 80, je trouve vraiment pas ça bon. Quelque chose à oublier.、Euh, pour moi, oui. oui. <rire> en 2003, les Rolling Stones font, sont、euh, oui, à la tête d'affiches, plutôt d'un festival mis sur pied pour re revitaliser la ville de Toronto, fortement touchée par la crise du SRAS. Oui.

Ouais, C'est vraiment une belle affiche. Il、euh, y avait Rush en première partie、oui. AC et ACDC. a c d était là aussi. C'est un, un spectacle ouais, que j'aurais aimé、euh, voir. Super belle, belle affiche. C'est malheureusement trop jeune à l'époque. Il y avait pas mal de monde.、Hein? Aussi.

Effectivement.、Euh, euh, je pense qu'il y avait eu 300 000 personnes. il me semblait que c'était 400 000. Ah, 400, ça se, pourrait,、ouais. ça se pourrait bien. C'était sur un genre de barré au port d a é o d r o i t On, on aurait pris un, un terrain immense parce、ouais. qu'on savait que beaucoup de gens allaient aller à e n J'ai pas eu goût de gueuler, moi. Ça aurait été assez、euh, difficile de, de voir la scène. Ouais, oui, oui, oui.

En 2003, toujours, Bertrand Canta, t leader de Noir Désir, est arrêté pour le meurtre de sa compagne, Marie Trintignant.、Mmh. Euh, donc, il a été accusé de meurtre et il est sorti、euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Je c o i s deux ans. Oui,、euh, il... quelque chose comme ça.、Euh, mais on voit que les gens ne lui ont pas pardonné <rire> non, Pas du tout. Ils ne lui pardonneront probablement jamais. Non,、euh, malheureusement, c est, c est, ça va être difficile pour sa carrière à en devenir

En 2003, encore une fois, eh bien, c'est le décès de Sam Phillips, producteur, premier producteur, oui, Davis Presley. Il avait 80 ans. Il est malheureusement décédé de problèmes respiratoires.、Euh, il a succombé. c'est quand même un ange vénérable. Oui, oui,、euh, très vénérable.

En 2006, Axel Rose se voit obligé de quitter、euh, un concert de Guns N' Roses、euh, pour cause de basse pression. Ah oui. oui et c'est Sébastien Bach, le chanteur de Skid Row,、euh, qui a pris sa place pour le rappel. Je dis Sébastien Bach, mais dans son cas, je pense qu'on peut juste dire Sébastien Bach.、Ouais. c e Oui.、Euh, ouais. Comment il veut se faire r appeler.、Mm. C'est cette é n e r g u n è e

Énergumène du rock. Oui, a i s c'est quelqu'un qui a des gros problèmes d'égo.、Ouais. Quelqu'un qui est talentueux, mais qui a des problèmes. Oui,、euh, c'est ça. C'est、euh, un, un de ses problèmes, en fait. D'ailleurs, son agent, c'était le même que Kiss, Doc Doc, Doc, Doc, je sais plus quoi, qui、mm -hmm. disait que c'était un gars qui, qui, qui aurait eu un potentiel énorme s'il n'avait pas eu, son, justement, son problème d'égo, m a également des problèmes d'alcool et de drogue、mm -hmm. euh, tout au long de sa carrière.

Le 31 juillet, cette fois-ci, puisque nous passons à une autre journée, eh bien, on débute en 1958, 1958, dis-je, oui, avec la naissance de Bill Berry, batteur de R.E.M., qui célèbre ses 54 ans cette semaine. Berry, qui n'est plus au sein du groupe, par contre. Ben, ça n'existe plus, R.E.M. Non, effectivement, oui, c'est vrai, R.E.M. qui n'existe plus. Il Faut que v t u e r ç cette réalité-là. C'est un groupe qui a quand même duré <rire> pendant plus de 25 ans.、Mm -hmm. euh, mais, euh, Berry, lui, avait quitté en 95. Il y a eu un aneuvre, r e c e pendant e a u un n c c o t Il s fait opérer. Il s t f a il t opérer, i s'en est dit,

Mais、euh, il a décidé d'arrêter、euh, de faire de la musique. <rire>

En 1966, à Birmingham, en Alabama, on empile et brûle des albums des Beatles suite à la déclaration de John Lennon la veille, bien sûr, sur le fait qu'il était plus, que les Beatles étaient plus grands que Jésus. Et ça a été le début, d'une. En fait, c'est pas ça du tout qu'il avait dit, i l avait dit à ce moment-ci, les Beatles sont plus populaires ouais, que ouais, Jésus. Oui, o effectivement. c e s t ça.、Jeunes. Et ça a été mal interprété、euh, du côté des médias, mais également des gens qui. qui...

Peut-être pas complètement lire, là,、mm -hmm. qui ont lu ça. C'est i e s s a en tout cas pour les gens de Birmingham. Oui, et il s'est même fait q u a le Ku Kluxman aussi qui, qui s'était mis sur leur、oui, cas, qui、oui. défendait la foi catholique. En 1971, George Harrison tient son fameux Concert for Bangladesh. Oui,、euh, euh, c'est la même journée, c'est deux représentations, une l'après-midi、ouais. et une le soir.

Effectivement. Bizarre, oui. Oui,、euh, ça, ça a été,、euh, je pense que c'est par rapport、euh, parce que bon, c'est dans le Madison Square Garden.、Mm -hmm. Peut-être au niveau de la location, on ne voulait、mm -hmm. pas nécessairement louer deux jours. Euh, mais euh, donc,、euh, oui, ça a été fait en une seule journée. J'imagine que le deuxième concert était peut-être meilleur que le premier, dans, surtout dans le cas de. Pureté, l、euh, s、ouais. oui. Oui, c'est ça. Bob Dylan, <rire> à ce qui paraît, qu'il était très, très, très nerveux avant de monter sur scène. Donc peut-être qu'il s'est d é g é n é pour la deuxième partie,、mm -hmm. euh, deuxième concert.

Nous avons également en 1971 toujours.、Euh, mais c'était peut-être pire encore, hein?、Euh, oui, ça se peut aussi. <rire> Parce que si ça n'a pas de, bien l été. L pour... L'intoxication aussi. Non, mais si ça n'a pas bien été pour le b r o u i l l r concert, c'est assez stressant de retourner après. C'est vrai. D'ailleurs, dernièrement, l'album Consul for Bangladesh est atterri sur iTunes.、Mm -hmm. Et il y a eu également un documentaire où, en fait, le concert.、Euh,

Vidéo, sous-vidéo, qui, qui a été mis également en vente sur iTunes, mais、euh, ça a été gratuit pendant la première fin de semaine. En fait, on pouvait regarder ça d a n s l intégrale.、Euh, et il y a un documentaire qui vient avec ça et tout. Donc, si jamais vous c h、euh, e r c h e r l'intégrale du, du show, d h e Cancer for Bangladesh, c'est sur iTunes maintenant. C'était sorti en film à l'époque,、euh, oui. un an à, après.、Là. Il y a eu des éditions DVD et tout également. Mm -hmm. Mm -hmm.、Euh, donc, c'est juste un changement de format. Oui.

En 1971, toujours, c'est la première du documentaire Gimme Shelter, un documentaire sur les Rolling Stones relatant les événements du concert d'Altamont、oui. qui, euh, qui a tourné au drame, carrément. Oh oui, c'est un film d'horreur, Gimme Shelter. De... T'as déjà vu Gimme Shelter? J'ai、oui. vu quelques extraits, mais je ne l'ai pas vu au、contraire. c o m p r a i r C'est le contraire du film Woodstock où tout est bucolique,、euh, euh, fleurs bleues. Altamont,、euh, c'est l'enfer,、oui. ah, ouais. vraiment.

C'est quelque chose que je me promets de, de regarder.、Oh、oui, tu, tu vas、possible. voir, c'est vraiment cauchemardesque. À ce point-là.、Ouais. Oh oui. <rire> ah, oui. Ah, j'ai mis h â e J'ai mis hâte. En 1971, un gardien de sécurité est poignardé pendant un concert des Who. Oui, c'est un ça, autre. Ça brassait beaucoup.、Ouais. Ça allait pas bien, c'est tout. Les concerts en... de rock à cette époque-là, les années 70-80, ça brassait. Là, vraiment. Malheureusement, oui. Ce n'était pas nécessairement le meilleur moment.

Euh, pour aller voir un concert. En 1978, ce sont encore les Rolling Stones, mais cette fois-ci ils sont au numéro 1 avec Messieurs. Oui, ça, c'était la pièce de l'été 1978,、ah oui. omniprésente. On va l'entendre dans un moment. p i è c e t r è s intéressant, e oui, oui, tout à fait. En 1981, cette fois-ci, Debbie Harry lance Cuckoo. Oui, c'est son, son premier solo. album solo、ouais. euh, et、euh, c'est tout à fait inintéressant, contrairement à ce qu'on écoute tout de suite.、Euh...

Ha <rire> ha ha ha, les Heatstones, I miss you. Vous t e s u r les ondes de la s e u station à diffuser du vrai rock à t r o i s r i v i è r e C'est fou, 89 FM.

Grateful Dead, Cream Puff War. Morceau tiré de leur premier album homonyme qui est sorti en 1967. Ils en ont un autre album homonyme hein, qui, lui, est versé en 7 1 7 2、mm -hmm. Mais là, c'est vraiment le premier、euh, homonyme à l'époque où ils faisaient du rock psychédélique.、Euh, à mon avis, leur euh, meilleure euh, période. Et juste avant ça, on a entendu、euh, les Rolling Stones avec、euh, Miss You.

c l a é t a i t l'été de l'été. La chanson de l'été 1978,、ah, ah, ah. euh, c'était omniprésent sur les ondes. C'est vraiment très bon, cette pièce.、Euh, mm. Même si c'est、euh, avec un rythme disco, c'est vraiment réussi、euh, comme, comme chanson. En effet. Et c'est leur seule réussite dans le genre, je、ouais. trouve.、Euh, oui.

Parce que Emotional Rescue, c'est assez coriace, ça. C'est、euh, <rire> assez pénible. Vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie de Simon f i t z b y et moi-même, Alain Lefebvre, émission、euh, entièrement consacrée comme ça aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est rendu aux éphémérides du 1er août. Bien exactement. Et nous débutons en 1942 avec la naissance de Jerry Garcia, justement, qui、mmh. euh, était leader des Grateful Dead. Oui.

Et qui,、euh, qui est décédé、euh, en nous aussi, hein, en、ouais. 1995, en malheureusement.、Ouais. Et, et euh, également, euh, mieux connu pour les jeunes, cette fois-ci, comme、euh, l'inspiration derrière de la crème glacée, Jerry Garcia, Oui. Euh, de euh, Ben Jerry's. En <rire> 1959, également, c'est la naissance de Joe Elliott, chanteur de Def Leppard,、mm. euh, qui célèbre donc ses、euh, 53 ans. Oui.

En、euh, 1960, c'est le premier enregistrement de a r r t h a f r a n k l i n Il s'agissait de la pièce Today I Sing the Blues.、Mm -hmm. Tout premier enregistrement pour elle. En 1971, George Harrison donne lieu à son concert、euh, For Bangladesh au Madison Square Garden. Donc, est-ce que c'était le 31 juillet ou le 1er août Bonne question, parce que là, on me semble q u on l'a、oui, touché tout, en, tout à l'heure.

Bonne question. On ira faire、ah, une q u e s t i o Peut-être que c'était sur deux jours, deux représentations par jour. Oui, c'est bien possible. Il va falloir vérifier.

En 1981, cette fois-ci, c'est le lancement de MTV sur, euh, donc, euh, bien sûr, sur MTV, tout <rire> simplement, aux États-Unis. <rire>、euh, le premier vidéo、euh, qui a été、euh, présenté sur Les Ondes est、euh, Video Killed the Radio Star par Les Boggles.、Ouais, les Boggles, qui est un duo、euh, anglais.、Mm -hmm. euh, écoute, Ça a là, été leur seul succès. Oui, c'est une très bonne chanson de pop.、Ouais. C'est vraiment pas rock. Mais par contre,、euh, ce qui est intéressant, c'est que ces deux musiciens-là,

Euh, se sont retrouvés、euh, l'année、euh, en 1980,、euh, parce qu'il me semble que Video Kill The Radio Star, c'est 79 oui, oui,、euh, que c'est sorti. Un,、ouais. euh, et、euh, l'année suivante, ils se sont retrouvés dans Yes. Ah oui? Oui, ils ont remplacé、euh, oui, euh, Rick Wakeman et、euh, John Anderson. Oui, oui. Ouais, il fait, ils ont fait、euh... un très, très bon album.

Album sous-estimé qui s'appelle Drama. Oui, album que j'ai à la maison, mais je n'ai jamais écouté justement parce que John Anderson et Rick Wakeman n'étaient pas dessus. Ah oui? Ouais,、euh, ils d e v r a i e n t l'écouter parce qu'il est très bon ce d i s q o u r s Ils ne sont pas venus pour de. J'allais dire de Il, ladder, mais. C'est、euh, euh, un album qui est paru? En, en fait,、euh, l'album suivant, dans le cas d'YES, c'était 90125 et John Anderson est revenu. Oui, mais le, le, le, le, le tout dernier album lancé en 2011. Ah、oh, oui, oui, oui. Ils n'ont pas collaboré. Fait. Oui, oui, ils ont collaboré au, au, au dernier album ouais,、euh, uh, Fly From Here.

Oui, tout à fait. Et qui est très bon aussi en passant. Oui, oui, oui. i j'ai trouvé intéressant.、Mmh.

Euh, ce qui nous amène à la journée du 2 août. Oui, oui dé... c'était vraiment une petite journée, l a o Une petite ça, journée, une petite semaine même pour la, pour le, la première semaine d'août, assez particulièrement.、Euh, et on débute justement en 1937, cette journée du 2 août, avec la naissance de Gart Hudson, h multi-instrumentiste derrière son singulier du groupe The Band, qui célèbre donc ses 75 ans. Ah, ça me surprend qu'il soit aussi âgé. Hein, oui, oui, effectivement.、Euh, ça s est vraiment u n j e u particulier, comme en trans, lorsqu'il joue、euh, de l'orgue, surtout. Là. Oui, oui, oui.、Euh,

c'est, s p é c i a l C'est vraiment,、euh, donc, un joueur de talent.

En 1951, nous avons la naissance de j o l l n n qui fut chanteur de j o l l n n beau... Turner, c'est son nom complet.、Oui. Effectivement, qui、euh, fut chanteur pour Rainbow et également Deep Purple, qui c'est vrai, c'est 61 ans cette semaine. Oui, j o l l n n Turner,、euh, qui est un chanteur、euh, fort, moyen. Là, ah oui, dirais, ben, avec、euh, pas beaucoup de talent. Euh, euh. Ben, pas pour beaucoup de talent, je dirais pas ça. C'est un genre de plombier. Hein, <rire>、euh, pourquoi Richie Blackmore est allé chercher pour Rainbow Peut-être parce qu'il était、euh, un nice guy et puis.、Euh,

Il y a était... un charisme, peut-être. Comment Il y a un certain charisme. Non, pas du tout. Non, Je l'ai vu en spectacle. i est assez drab.、Euh, il y a une voix ordinaire. Une voix assez haute, là. Mais très ordinaire. Ce qu'il a fait avec Rainbow, c'est moyen. Et、euh, par la suite, c'est vrai, il a fait un disque avec Deep Purple.、Mm -hmm. euh, comment ça s'appelle cet album Masters and Slaves. Oh,、euh, ça c'est. C'est pas un bon disque. C'est <rire> vraiment pas un bon disque. Non.、Euh, euh, Jolene Turner.

C'est quelqu'un de fort banal dans, dans l'histoire du rock. Malheureusement, c'est plat à dire. C'est une virgule. c e un document livre de l'histoire du rock.、Euh, également, nous avons cette fois-ci en 1997 le décès de Fela Anouk.

Annie Koulapo Kouti, mieux c o n n u sous le nom de Fela k u t i、euh, qui est une des nombreuses victimes du sida. Il avait 59 ans, un des plus grands euh, musiciens、euh, sud-africains、euh, qui s'est adonné d o n à exceller dans l'afrobeat. C'est lui qui était fâché parce que Paul McCartney était e n r e g i s t r é en Afrique qu il, qu il...、Euh, pour son, son album Bell Under u n Il disait qu'il s'en vient nous voler notre musique, etc. Et et il a fait que... peur à Paul McCartney d'ailleurs. <rire>、euh, il, il était allé le voir en concert.、Ouais. Euh, Paul McCartney était

Et voir Fela et il s'est pointé à la fin、euh, du show, habillé alors, encore dans ses. Parce qu'il faisait son, son, son spectacle, habillé en tenue traditionnelle africaine, je crois. justement, il s'était pointé. Et Fala Kouti, c'est un gars très grand. Et、euh, mm -hmm. il comme, a fait une accolade assez,、euh, assez menaçante à Paul McCartney. <rire> oui. Bien, Il s'est senti, en tout cas,、euh

Obligé de lui faire écouter、euh, ses enregistrements, lui disant. ça, ça n a a i t p a Ça a aucun rapport. Non, c'est ça. Il était venu chercher de l'inspiration et pas au niveau nécessairement de la musique locale,、mm -hmm. plus, plus changer d'air. Non, non, c'est ça. Il, il avait tout simplement pris u n e monde et il regardait、euh, là où il y avait des studios IMI et puis hein, il y en a un en Afrique avant de voler là.、Mm -hmm. euh, tout simplement. À <rire> la belle époque où on pouvait choisir son studio.、Oui. <rire>

Ce qui nous amène à l'année la, 1998, cette fois-ci dans la journée du 2 août, où, où Mojo publie, publie plutôt un sondage qu'il、euh, qui a fait plutôt auprès de ses électeurs, où il demandait d'identifier l e u r m u s i c i e n f a v o r i On retrouve Elton John en 5e position, Queen en 4e position, Frank Sinatra en 3e, Elvis Presley en 2e préféré, et finalement, sans grande surprise, les Beatles sortent au numéro 1 du sondage. Ah、okay. Les Rolling Stones ne sont pas là.

Des choix typiquement britanniques. Oui,、ouais, euh, exactement. Tout à fait.、Euh, ça me surprend, Frank Sinatra.、Euh, Elvis, pas vraiment. Je sais qu'Elvis a t o u j o u r s é t é t r è s très populaire、mm -hmm. en, en Angleterre. C'est un d i e Frank Sinatra, ça me surprend. Peut-être pour, euh, pour, pour euh, un grand hommage aussi à l'âge et à la carrière qu'il a eue. En fait, parce que Sinatra venait de mourir en 1998, en plus. C'est vrai. Donc, c'est peut-être pour Donc, ça qu'il y a un genre de revival dans les années. Oui, il y a u un l i

Euh, on va aller écouter, on va l'entendre dans un moment, Elton John, mais avant ça, on va aller écouter une pièce、euh, de l'album de Yes dont je t'ai parlé tout à l'heure, l'album Drama. Vous êtes à l'émission Réc Classique sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières, c'est fou. 89.1 FM.

C'est Une jambe, bien sûr, avec un de ses nombreux classiques, Saturday Nights, All Right for Fighting. Ça vient de l'album Goodbye, Yellow Break Road de 1973. Moment où il était au sommet de la gloire.、Hein? Effectivement.、Euh, juste avant ça, on a entendu Yes avec Tempus Fugit,、euh, Le temps fuit, n'est-ce pas? Et、euh, ça, ça vient de l'album、euh, Drama, très bon disque、euh, sous-estimé qui est paru en 1980 et à l'époque où、euh, les Bugles faisaient partie de, de Yes.

En fait, c'est le seul album qu'ils ont enregistré en tant que membre de Yes, parce que、mmh. le dernier, Fly From Here, ils ne sont, sont pas là en tant que membre, ils sont、mmh. là non, non, en tant que collaborateur. Collaborateur, donc, oui. oui.、Euh, mais il est très bon aussi. <rire> c'est drôle parce que les deux albums qu'ils ont enregistrés、euh, euh, avec Yes, auxquels ils ont participé, sont vraiment excellents. Vous êtes à l'émission r o c k Classique, en compagnie de Simon f i t z b y et moi-même, Alain l e f e v r e émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est maintenant aux éphémérides du 3 août.

Bien, effectivement, et nous débutons le 3 août 1955 avec Bill Haley qui poursuit, qui poursuit plutôt sa maison de disques e SX s e qui profite de sa célébrité maintenant acquise pour lancer de vieux enregistrements de l'artiste qui ne sont pas de la même qualité.

Que, ce que l'artiste e n r e g i s t r a i t en、mmh. 1955. Oui, on voulait profiter de son succès et c'est pas nécessairement、euh, non plus de musique qui était appropriée.、Euh, euh, C'était pas nécessairement du rock'n'roll. Non, non, effectivement. Donc les, gens, les jeunes se sentaient、euh, floués. p l a i s é s effectivement, d'avoir une marque de commerce dans le fond,、ouais. comme Bill h、euh, a l e Et euh, on essayait vraiment de leur passer un salon.、Mmh.

Nous avons également en 1963 la naissance de James h e t f i e l d chanteur et guitariste de Metallica, qui célèbre donc ses 49 ans cette semaine. Ah, je pensais qu'il était plus vieux que ça. Non, ils sont quand même jeunes. Le, le plus vieux, même.、Ah, il faut dire qu'il était ou... ado quand il a commencé. Oui, c'est vrai. Il avait 17 ans quand ils ont, ils ont débuté. Et,、euh, le, le, le plus vieux.

C'était Jason Newstead qui, qui a quitté le groupe de toute façon、oui. euh, il y a quelques années. Mais en fait, le plus vieux de mon époque où j'écoutais Metallica, je me r e n s e i g n a i s j'étais un fan、mm -hmm. obsédé. Ça, ça a beaucoup changé depuis ce temps-là.、Ah. Et le groupe aussi. Non, alors, sur lui, celui, je ne suis pas plus vieux.、Euh, je pense qu'il doit être plus vieux qu'Effin, l peut-être d'un an seulement. Mais Newstead avait deux, trois ans. q u a il y a l'air plus vieux. Oui, moi,、ouais, je l'ai rattrapé beaucoup, <rire> effectivement. En 1963, ce sont les Beach Boys qui lancent Surfer g i r l Oui.

Donc,、okay, très, très bonne pièce.、Euh, qui bon a donné son titre à un album aussi. Oui,、ouais, ouais. exactement. Qui est、euh, un de ceux que j'ai à la maison. Très, très bon album. <rire>

En 1963, les Beatles donnent un dernier concert au club de Cavern.、Ouais. Donc, ça a été. Ça devait être leur 297e, là. <rire> Possible. Ah, j'avais les pas, chiffres, un moment. Ils n a u a i e n t pas voulu se rendre à 300. C'est un, un peu plate. <rire> ah, ben, y, y, c est, c est, ça pouvait même devenir dangereux, là, bon, oui, les Beatles j o u e n t au Cavern. En 1963, avec la Beatlemania, il aurait pu avoir des. C'était pas grand, même, le Cavern. Club, alors, c l u b c'est ça, un danger de suffocation, Oui,、mm -hmm. ouais, tout à fait.

En 1966, le gouvernement sud-africain interdit la diffusion des chansons des Beatles après que John Lennon ait fait sa remarque sur les faits que les Beatles étaient plus populaires que Jésus.、Oui. Euh, donc, c'est un autre des soubresauts de tout ça et、euh, c'est un des, des nombreux, en fait, qui va avoir lieu pendant plusieurs semaines. Pourtant, à cette époque-là, le gouvernement sud-africain n'était pas placé pour faire la morale à personne. Bien, <rire> effectivement.

C'était très malheureux à l'époque. En 1968, Hello I Love You devient le deuxième et dernier numéro un des Doors. Oui. Et ça, tu savais, j'ai écouté、euh, sur une station, une radio d'État, en fait, cette <rire> semaine, une émission、euh, qui se spécialise,、euh, en fait, qui recevait un spécialiste des vieux disques et véniles.、Mm -hmm. euh, et il nous a fait écouter une version de Hello I Love You chantée par les Baronets. n

C'est、oh. en 1968. À l'époque,、euh, il restait juste Renan Gélil et、euh, un autre,、euh, celui qui n'était pas parti. Il y、ouais. euh, et, euh, c e s t a i t deux baronnistes. Et c'est assez spécial comme enregistrement. <rire> ça ne devait pas être、euh, très bon. Non, ce n'est pas très、convaincu. bon. Mais par contre, c'est un album, un disque de, de collectionneur, ces 45 tours-là.、Ah、parce、oui. que ça n'a pas été vendu justement à <rire> un très grand、euh, volume.

En 1971, Paul McCartney annonce la formation d'un nouveau groupe dont il sera le leader, qui se nommera Wings. Oui. Très bien. Mal malheureusement,、euh, pour lui,、euh, le, le premier album des Wings a é t é t r è s mal reçu. C'est、ouais. Wildlife. Aujourd'hui, ce on,、oui, aujourd on lui reconnaît des qualités, tout ça, mais、euh, lorsqu'il est sorti, là, ça avait été considéré comme vraiment là, quelque chose de minable. Oh oui, oui. De Médiocre.、Clairement. Malheureusement.

En 1974, le guitariste Jeff Baxter quitte Steely Dan pour se joindre au d o o b i e Brothers.、Ouais, C'était pas très payant pour lui de jouer avec、euh, Steely Dan parce qu'il、euh, faisait juste du studio.

Ça. Euh, et ça leur prenait,、euh, <rire> des mois et des mois juste pour、euh, se trouver une chaise confortable <rire> dans le studio <rire> pour enregistrer un album. Donc, c'est pas payant pour un musicien comme ça,、euh, alors que Donald Fagan et son acolyte dont j'oublie le nom en ce moment, Walter Baker. Eux, ils、euh, pouvaient très bien vivre des, des redevances, des droits d'auteur et aussi de, de fait, c'est e u x qui composaient des pièces. Donc,、euh, c'était payant pour eux, mais pas pour leurs musiciens. Donc, non, non.、Euh, on comprend Jeff Skunk Baxter de, de, de cet t e a n n é e

Avec les Dubby Brothers, évidemment. Qui é t a i t beaucoup plus p o p u l a i r e à l'époque. Au niveau Baxter, f a i s a i t plus, bah, plus, faisait, popular, faisait plus et... de tournées. Oui, c'est ça, i l t o u r n a i t beaucoup et puis、euh, i l v e n d a i t aussi des millions d'albums. Oui, oui, oui.、Ouais. Alors, c'était vraiment un, un bon,、euh, une bonne chose que Jeff Baxter ait quitté Steely Dan. Pas pour Steely Dan, mais pour lui-même. Exactement. <rire>

Cette fois-ci, en 2004, Traffic se voit dans l'obligation de canceler l leur tournée après que le batteur Jim Capaldi fut diagno diagnostiqué avec un ulcère sévère de l'estomac. Capaldi qui est décédé、euh, par la suite、euh, d'un cancer, il me semble.、Mmh. Donc, ça, ça c'est peut-être lié.

Ce qui nous amène à la journée du 4 août, et nous débutons en 1940 avec la naissance de Larry、euh, Mitchell. C'est、oui. tout un nom, ouais, hein. C'est Mitchell.、Euh, guitariste et claviériste du groupe Brad. Il est décédé en 2009, lui, d'une crise cardiaque. Oui, Brad, qui est un groupe de, de soft rock,、oh, vraiment soft.、Donc. Préféré de m e i r e ça aussi. Oui, oui, c'est ça. C'est ça, le gag, justement. Il rentre dans un magasin et puis il fait son, son, son connaisseur en disant.、Euh,

Euh, oui, le dernier.、Euh, Where's the latest release by Bread? <rire> Mais il y a tellement d i m b a c i l e s Tu s e rends pas compte que c'était un groupe qui est complètement out depuis 3 0 quelques Effectivement. années. Effectivement. Est-ce qu'il a déjà été in? C'est、ouais. la question. <rire>

En 1、euh, 9 6 4 7 plutôt, nous avons la naissance de Klaus Schultz, claviériste de Tangerine Dream, mais également de Ashra Temple. Oui. Et qui a connu une carrière absolument brillante, e n、oui. solo. Oui, aussi.、Euh, donc, il fut plus populaire par la suite que、euh, ses passages au sein de ses grands groupes k r a w t rock.

En 1966, plusieurs stations de radio arrêtent de tourner les Beatles. Et、eh、bien après que John Lennon ait fait sa remarque sur le fait que les Beatles étaient plus populaires que Jésus.、Ouais. C'était vraiment. Donc de journée en journée, ça e m p i r a i t cette, cette crise-là.、Euh, on ne mentionne pas ces stations de radio-là. C'était dans le monde en, en général J'ai bien l'impression que ça devait être aux États-Unis, dans le Sud surtout,、euh, les DJs qui ont décidé d'arrêter、ouais. de tourner ça. Sûrement、euh, pas Angleterre, en Angleterre Non, non, non. En Angleterre, ça a continué. Il n'y a, a pas eu de, de, de, de scandale.、Là. Non.

En 1966, les Trugs sont au numéro 1 du palmarès anglais avec With a Girl Like You, justement、mm -hmm. tiré de l'album Wild Thing,、euh, qui, qui, qui était numéro 1 il n'y a pas si longtemps également. Excellente pièce, moi j'adore cette pièce-là, les Trugs. En 1970, Jim Morrison est arrêté pour ivresse publique à Los Angeles après être tombé devant l'appartement d'une jeune femme. Ah,、oh, c'est ça, ça c'est、ouais, vrai qu'un、euh, Morrison plutôt tombait à peu près tout le temps <rire> lorsqu'il était en, en boisson.

En 1975, le chanteur de Led Zeppelin, Robert Plant, et sa famille sont hospitalisés à la suite d'un accident de voiture en Grèce. C'est pas mal le début de la fin pour Led Zeppelin, ça, cet accident-là, puisqu'ils、euh, étaient, euh, étaient en pause hein, de la tournée、ouais. euh, nord-américaine、euh, de Physical Graffiti. Ils étaient venus à Montréal l'hiver précédent, semble-t-il. Ceux qui ont assisté à ce spectacle-là disent que c é t t merveilleux, fantastique,、mm -hmm. et je n'ai、mm -hmm. pas de misère à le croire. Donc,、euh, ils étaient en pause,、euh, ils étaient là en vacances.

Euh, sur une île grecque et,、euh, il y a eu cet accident de voiture qui l'a mis,、euh, dans une chaise roulante,、euh, pendant、oui. un bout de temps.、Euh, les Zeplins se sont dépêchés d'aller enregistrer,、euh, parce qu'ils, i l pouvaient pas faire de spectacle. Ils se sont dépêchés à enregistrer e un album avec Robert Plaine qui a enregistré ses pistes dans la chaise roulante, là, l a l b u m Presence, qui est pas bien b o n Non, pas très bon.

Et ça lui a pris,、euh, quelque chose comme deux ans avant d'être capable d'être en mesure de remonter sur scène,、euh, mais ça n a jamais pu être la même chose et non, ils ont fait、ça. la tournée de 77 dont on a parlé la semaine dernière, là, qui s'est terminée très mal,、euh, mais on pourrait dire que cet accident、euh, de Robert Plant,、euh, c'était le début de la fin pour le DZEP. Très malheureux.

Euh, justement, en parlant de Led Zeppelin, ils donnent en 1976 un concert、euh, à Knebworth en Angleterre devant 120 000 personnes. Ça, c e s t en 79. 79? Oui. Oh! Donc, c'était、euh, leur grand retour. C'était le、ouais. <rire> leur grand, grand retour、euh, en Angleterre.、Euh, C'est le dernier con grand concert d'importance、ouais. pour Led Zeppelin. Évidemment, ils ont fait une tournée européenne par、oh. la suite,、euh, mais c'était vraiment le dernier événement majeur.、Là.

Pour la d i l a n Qui n'était、oui. plus le même groupe、euh, à ce moment-là. Non, non, c'est ça. Ce n'était pas mauvais, là, mais ce n'était plus la même chose. Il y, y avait un mo moins grand sentiment d'appartenance de la part de chacun des membres, entre autres. Oui, mais y avait fatigué,、ouais. usé. Ben, ils a v a i t l'air fatigués, usés. Ils n'ont pas arrêté pendant plusieurs années. Ouais, ils ont eu、ça. cette période d'accalmie.、Mm -hmm. et, et là, en 79, ça faisait、euh, 10 ans.

La d i p l a n e existait. Et à cette époque-là, ça, ça a l'air insignifiant en disant、euh, de nos jours, mais à cette époque-là, c'était très, très, très, très, très, t r è très, très, très, t r très, très, très, très, très, très, très, très, très, t r s très, très, très, très, t r è l e r è s très, très, très, très, t s très, très, r s très, t r s très, très, très, très, très, très, très, très, t r è o très, très, très, très, t r s très, très, t r s très, très, t r è e t

7-8 ans, l、ouais. qui é t a i n t là, Et plusieurs punks qui sont encore dans、euh, en, le en, en show business aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs,、euh, tu sais, j'ai écouté la, la, le documentaire encore de Sam Dunn là, sur、ouais. la New w e a r of British Heavy Metal,、mm -hmm. et puis on voit qu'il y a une, un clivage très, très important hein, entre les musiciens de métal et les musiciens de punk. Il ne faut surtout pas dire à Steve Harris que le punk est un, une musique.、Euh,

Euh, qui, a, qui a eu de l'importance dans l'histoire, parce que lui, là, il vomit là-dessus, là, carrément, il veut rien savoir.、Là. Non, c'est ça, c'est, ouais, un très, très gros clivage en Angleterre. D'ailleurs, ça, j'étais un peu, u、euh, n peu déçu,、euh, au niveau de l'équité,、euh, aux, aux, Jeux Olympiques. À l'ouverture des Jeux Olympiques, on a présenté,、euh, plusieurs des, des, grands succès le, de la musique britannique, une pièce des Stones, une pièce des Beatles, une pièce des Who. e、euh, t on était arrivé dans les années 70 et on a présenté、euh, la pièce pretty vacant des Sex Pistols, ce qui était un peu surprenant qu'on qu

De l'image publique et de comment il essayait toujours d'être anti-establishment, mais il n'y a pas eu aucune pièce de métal qui a é t présentée. Dit,、ah, je ne me rappelle pas d'avoir entendu aucune pièce de、euh, Iron Maiden, ne s e r a i t Je te dirais、euh, que c'est normal parce que c'est une musique immarginale. Oui,、ouais, effectivement. Il n s g c h s e moins public, bien a c c e p t é maintenant que le punk, c'est ça Oui, tout à fait. Tout je... à fait.、Oui. Parce qu'en en fait, c'est ce qu'on fait ressortir dans le documentaire de Sam Don c'est que la pop,、euh, le punk,

Euh, ça n'a pas été long, c'est quelques mois là, que ça、oh, a duré.、Oh, oui. Et tous ces musiciens-là sont devenus des musiciens très, très, très pop,、mm -hmm. très, très quétanes、ah, ouais, et s i r u p e u x en effet, carrément. D'ailleurs, j'ai écouté quelques pièces du dernier album de Public Image Limited et、mm -hmm. c'est ça. Il y a beaucoup plus d'éléments pop qu'il y avait d'éléments punk là, dans、ouais. ce groupe. En tout c a s i l était très mal reçu, cet album,、ouais. par、euh, des critiques. Oui, effectivement. Des, ça. Des, des, des magazines spécialisés. Pas très bon.、Mm -hmm.

En 1980, cette fois-ci, Pink Floyd donne un premier de cinq concerts de sa tournée The Wall. C'était bien sûr à Londres.、Mm. Il, y eu, euh, il y a eu Londres, Los Angeles et New York, je crois, qui sont les seuls、oui, endroits je, où il y avait le o n c e r Je ne sais pas dans、hein. quel ordre. C'est bizarre. J'avais l'impression que ça avait débuté à New York, mais e、euh, n en fait, je crois qu'ils ont fait cinq soirs à Londres ce soir, ce, de ce, ce, cet,、mm -hmm. cet arrêt-là. En fait,、oui. euh, il y a eu plusieurs concerts également à Los Angeles. Puis、oui. t a n s u d était là, d'ailleurs, lorsqu'il a intrinisé、euh, les r o l l i n g s o n s

Russes, Pink, Floyd. Pink Floyd au Brit Hall of Fame, British Hall of Fame. Il était、euh, donc le présentateur il disait J'étais à Los Angeles en 1980 quand vous avez fait The voir mais j'étais tellement loin <rire> que quand le mur est tombé, il a fallu que quelqu'un me le dise parce que je ne pouvais pas voir la scène.

C'est vraiment、euh... okay. quelque chose d'envergure. D'ailleurs,、euh, dernier concert de The w a l qui a été donné à Québec le 22 juillet, 21、mm -hmm. juillet, donc、oui. euh, 22 ans après、euh, le concert à Berlin. Donc,、oui. pas mal, être pas mal meilleur en fait que celui de Berlin. Ah, ben oui, ça j'en doute. <rire> C'est sûr.

Ce qui nous amène、euh, en fait, encore fait, e n à la journée,、euh, 19... la journée du 4 août 1980, alors que John Lennon débute l'enregistrement de Double Fantasy. Ah, ça s a fait q u a n même rapidement, hein, parce、oh, que、oui. l'album est sorti à、euh, l'automne.、Euh, oui, je pense qu'il était,、ouais. était relativement préparé、euh, mm -hmm. pour ce qui est des chansons. Les, les arrangements plus pop ont été faits en studio, mais c'est quelque chose de moins mémorable, disons, que certaines des pièces qui sont vraiment bonnes de cet album-là. Oui.

En 2003, pour terminer la journée du 4 août, c'est Chris n o v o s e l i c ancien bassiste de Nirvana, qui annonce sur le site de son groupe, e y e s a d r i f t qu'il quitte l'industrie de la musique. Oui, c'est ça. Je me rappelle de, de, quand cet album-là est sorti on l'avait reçu à la station.

Euh, ça ne m'a pas impressionné. Non, ce n'est pas, pas incroyable. C'était avec、euh, les deux g a r s m e e Puppets,、mm -hmm. qui étaient、euh, également dans la vague punk, là, de, de, de, pas <rire> <de> vague <rire> grunge. grunge de Nirvana.、Oui. Euh, et euh, ça a été un échec. Donc, il n'y avait pas un contact avec le public parce que bon, les, les gens qui écoutaient Nirvana ont grandi. C'était dix ans après le dernier album, après New Tero en 2003.、Mm -hmm. Donc,、euh, c'est un peu normal là, que si on ne change pas vraiment son style, non, on n'arrivera pas à s'en sortir.

Ce qui nous amène à la journée du 5 août n i e r La dernière, dernière journée, de la, dernière, journée、oui. de la semaine. Et on débute avec la naissance en 1942 de Rick o x l e y bassiste du Dave Clark Five. Oui, groupe,、euh, groupe complètement oublié aujourd'hui,、oui. euh, mais euh, qui a fait de très bonnes choses dans les années、euh, 60. En fait, on les considérait comme les plus sérieux rivaux,、euh, plus sérieux rivaux des Beatles、euh, à leur début. e n l'a fait. 60, oui, il y avait un、64. impact. Il y avait un impact assez, assez intéressant.、Hum.

En 1957, c'est la première émission American Bandstand animée par Dick Clark.、Mm -hmm. Dick Clark est d'ailleurs décédé,、euh, je pense, il y, a, il y a deux mois, je crois. Oui.、Euh, Dernièrement. De il oui. était quand même assez âgé.

Hum. Ce qui était peurant, est épeurant, c'est qu'il y a eu l'air jeune d'avoir、oh oui. la même âge pendant、euh, à peu près 40 ça, ans. Toute sa、là. carrière <rire> au bandstand, et, et ça avait l'air d'une émission préenregistrée <rire> de lui, en fait. Oui, euh, oui euh, il y a, a eu donc, une. C'est、euh, assez exceptionnel. ç e Murgan Bandstand, c'était à peu près la seule,、euh, la seule occasion de voir ou、euh, d'entendre du rock'n'roll sur.、Euh,

À la télévision ou dans un réseau、mm -hmm. majeur dans、mm -hmm. les années 50 et 60.、Oui. Bien, effectivement. En 1963, Little Stevie Wonder est au numéro 1 du palmarès avec Fingertips Part 2. Il s'agit de la première pièce enregistrée en concert à atteindre cette position donc de, de numéro 1.、Euh, Stevie Wonder, qui à l'époque, je pense, y avait 13 ans, 12-13、ouais, ans. 14 ans, oui. Très, très, ans, très jeune、ouais. à l'époque.、Euh...

C'est、okay. ça, on、clair. a l'impression lui aussi qu'il est vieux, vieux,、oui. vieux, mais il n'est pas si vieux que non, ça. Il est cinquantaine, si... soixantaine, plus jeune que Paul McCartney,、ah、mais、ouais, j'ai toujours、oui. pensé le contraire, en fait. Non, euh, non. non euh, écoute, quand les Beatles, ça a commencé à marcher pour, pour les Beatles, Paul avait 22 ans, 21,、mm -hmm. ouais, 22 ouais. ans,、euh, alors que Stevie Wonder en avait 14.、Ouais, C'est ça, exactement.、Mm -hmm. ouais. Donc, il y a quelques années de moins.

En 1967, ce sont. 1966, c'est plutôt, ce sont les Beatles qui lancent Revolver en Grande-Bretagne. Oui, un album absolument révolutionnaire、oui. hein, qui a jeté plein de monde par terre, qui a fait beaucoup évoluer la musique.、Aussi. Oui, oui.、Euh, Revolver, qui n'a aucun rapport avec les fusils, Revolver, c'est que it revolves,、mm -hmm. donc ça tourne. Ça tourne,、oui. ouais, effectivement. Bien vrai. Ce qui nous amène à l'année 1967 et où Pink Floyd lance.

Piper at the Gates of Down. Oui. Ça, ça aussi, c'est un album、oui. révolutionnaire dans son sens.、Oui, t C'est un très、style. bon album. Euh, euh, qui n'est pas nécessairement apprécié par les fans de Pink Floyd qui aiment The Wall. Là, non, non, c'est pas du tout la tout même, même chose. C'est trop capoté. Là,、oui. euh, mais c'est vraiment un très très très bon ben, disque. En fait,、uh, The Wall est l'anti-Piper at the Gates oui, of Down. Vraiment. Vrai. On essaie de, de garder un peu cette, cette vague Pink Floyd, mais en étant beaucoup plus.、Uh,

euh, j'ose pas dire populaire, mais elle, e e s t rien d'aller chercher un plus grand public et une、oui. chose s qu'on réussit, parce que tu vois, à Québec, il y avait, je sais pas combien de milliers de personnes qui avaient peut-être jamais entendu aucun autre album que Dark、oui. Side of the Moon et The Wall.、Oui. C'est un peu malheureux, mais,、euh, Pipers at the g a t e s of d a w n reste un très, très bon album.、Oui. Et d'ailleurs, son i v e u t v o incite r u Barrett en plein, en plein potentiel et en plein contrôle de, de, de, de s o n talent, en fait, e ses... n plein contrôle de lui-même, et ben,、mm -hmm. c'est cet album qu'il vous faut écouter.

Et ils nous t e r m i n e r o n t cette journée des éphémérides, en fait, cette semaine d'éphémérides du 30 juillet au 5 août en 1972, alors que Aerosmith signe avec CBS Records. Oui, tout à fait. Et、euh, ils ont été persévérants parce que ça n'allait pas、oui. bien pour Aerosmith à leur début. Ils ont, ils ont、euh, sorti leur premier album, en, album homonyme en 1973,、mm -hmm. l'année suivante, dont on va entendre un morceau dans un moment.

Eh bien,、euh, merci beaucoup, Simon. Merci.、Euh, je vous rappelle que Simon anime、euh, deux émissions sur nos ondes、euh, cet été. Il y a un genre de bleu, ça c'est les lundis à 20h, en reprise et dimanche s à 17h, les mercredis à 13h, et album classique, ça c'est les vendredis à 10h, en reprise l e s dimanche s à 16h, et les mardis à midi. Mais là, tu t'en vas en vacances toi aussi. Oui, on oui. va prendre un petit <rire> congé. Donc,、euh, ben, ça va être des reprises là, pour les semaines、euh, suivantes. En effet. Merci beaucoup, Simon, encore une fois.

Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d a n n e Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Cette semaine, je vais vous présenter entre autres deux nouveautés soit le dernier né de la formation de vétérans du, de la scène thrash américaine, Testament,、euh, l'album Dark Roots on Earth, of Earth, plutôt,、euh, ainsi que l'album Rolling Stone et Muddy Waters, Checkerboard Lounge, qui est enregistré en concert à Chicago en 1981.

Euh, album qui était, i n é d i t jusqu'à maintenant. Et,、euh, d e p l u s je vais vous présenter une f a c e complète de non pas un, mais bien deux albums vénétiques parus respectivement il y a 30 et 40 ans, soit le premier disque homonyme de la formation canadienne Coney Hatch et celui des Anglais T-Rex, intitulé The Slider, un très, très bon disque. Et dans la chronique des groupes obscurs, aujourd'hui, je vais vous parler d'une formation sud-africaine du début des années 70 du nom de Sock, qui ont euh, sorti euh, un seul album en 1971. Mais d'abord,

On va écouter un peu de hard rock américain. Dans un moment, on va entendre Alice Cooper les New York Dolls. Mais tout de suite, on écoute, comme je l'ai dit, un morceau tiré du premier disque homonyme de Aerosmith paru en 1973. Make it! Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89 FM!

Urbain du 9 au 19 août. Plus d'une quarantaine d'artistes se succéderont sur les différentes scènes du D'Artagnan, du Zénobe, de l'Apparte, du Torréfacteur, de l'Embuscade et bien sûr sur la scène extérieure de la rue Badeau. Les arts et les sports urbains seront aussi au rendez-vous avec les graffitis, le body painting, le p a r c o u r s l e s démonstrations de BMX et de skate. La programmation et les passeports, au coût de 20 dollars, sont disponibles au festivalurbain.com.

どっちがいい

Avec une pièce tout à fait de circonstance en ce mois d o û t de campagne électorale 2012. Elected! Ça nous vient d'album Billion Dollar Babies de 1973. C'était précédé des New York d a n c s avec p e r s o n a l i y Crisis, la pièce qui ouvre le premier album homonyme des d a n c s paru aussi en 1973.

Et au début du bloc, on a entendu Aerosmith avec Make It. C'est le morceau qui ouvre leur premier disque homonyme qui est paru, et oui, en 1973. C'était un petit bloc 1973. Vous êtes à l'émission Classique n compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller avec du matériel un peu plus musclé. Dans un moment, on va entendre Nazareth et Scorpions, mais tout de suite, on y va avec Judas Priest. Heading out to the highway. Vous êtes à l antenne.

De la radio campus, la station Les m é d o m a n e s La seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, Le p r o 99 FM. a i n c'est

カピテンセデラデスダンデスウ

Wasn't the one that you gave to me that night down south between the trailer? Not the early one that you wish upon, not the northern one, the gods and the sailors. You've got that t o u c h so gentle and sweet, but you've got that look so critical. can't

Everywhere I let a light shine

Très vieille pièce, He's a Woman, She's a Man, tirée de l'excellent album en spectacle Tokyo Tapes, paru en 1978, juste avant o n ententeur de Nazareth, avec This Flight Tonight, une reprise de la canadienne j o n i Mitchell. Et on retrouve cette pièce, je dirais musclée, sur l'album Loud and Proud de 1974. Et au début du b l o c on a entendu Judas Priest avec Heading Out to the Highway, qui nous vient le, du disque.

Point of Entry de 1981. Vous êtes à l'émission r o c l a s s i q u en e compagnie d a n n e l l a f f a r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.

une centaine de critiques d'albums parus dans les 12 derniers mois. Une section、euh, balado-diffusion, si jamais vous avez envie, comme ça, d'aller écouter une ancienne émission n'importe quand dans les semaines, ainsi qu'un lien pour me contacter.

Pour me faire des commentaires ou formuler une demande spéciale si vous le désirez. Mon adresse courriel est、euh, rockclassic.com. Le site, lui, se trouve au www.rockclassic.net. On va poursuivre avec、euh, du hard rock. Dans un moment, on va entendre AECDC avec un de leurs、euh, premiers classiques. On va aussi entendre le trio Texans ZZ t a p Mais tout de suite, on écoute Ten Nugent.

Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. En 1962, une entreprise spécialisée dans le domaine de l'automobile et surtout à l'écoute de sa clientèle voit le jour. Encore aujourd'hui, le g a r a g e y v e s Gauthier se démarque par son service exceptionnel. Que ce soit pour l'entretien préventif, la mécanique générale, les pneus, le traitement de cirouilles et son service de carrosserie, notre équipe saura être à l'écoute de vos besoins. Le g a r a g e y v e de s Gauthier des techniciens qui vous connaissent et vous appellent par votre nom depuis trois générations.

819-375-6835, garagegautier.ca. Vous êtes assez fou.

It、on the X, morceau tiré de l'album f a n d a n g o de 1975. C'était précédé de ACDC avec TNT, qui nous vient de la version nord-américaine de High Voltage parue en 1976. Et au début du bloc, on a entendu Tenugent avec le morceau String Hold, qui ouvre son excellent premier album homonyme qui est sorti en 1975.

Vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie d'Anne l a f f a v r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une quinzaine de minutes,、euh, pas une quinzaine de minutes, plutôt、euh, dans environ une demi-heure, je vais vous présenter ma première nouveauté de la semaine, l'album New Rolling Stones avec Muddy Waters.

Mais tout de suite, on va y aller avec du matériel assez varié dans le prochain bloc. On va entendre, entre autres, mode de h o o p a l On va aussi entendre Sweet. Mais d'abord, on débute ce petit bloc anglais avec les Moody Blues. Question. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station des m é l o m a n e s la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est f o u 89 FM.

We never get an answer when we're knocking at the door. With a thousand million questions about hate and death and war. Cause When we stop and look around us, there is nothing that we need. In a world of persecution that is burning i n t o h e a

Get an answer when we're knocking at the door. Because the truth is, hard t o s w a l l o w that's what the w a r of love is for. It's not the way that you say it when you do those things to me.

It's more the way that you mean it when you tell me what will be. And when you stop and think about it, you won't believe it's true that all the love you've been giving has all been meant for you. I'm looking for someone.

Take my l I'm f e i looking for a miracle in my life. And if you could see what it's done to me, to lose the love I k n e w to safely leave me through Between the silence of the mountains and the grass.

Off the sea, there lies a land I once lived in, and she's waiting there for me. But in the gray of the morning, my mind becomes confused between the dead and the sleeping, and the road that I must choose. I'm looking for

Someone to change my life. I'm looking for...

you Say it when you do those things to me. It's more the way you really mean it when you tell.

Things you d o to me. Oh, I think we're getting so strange. I like to tell everything I see.、Ooh. Oh, I see a man at the back. As a matter of fact, his eyes are as red as the sun. And a girl in the corner t h t no one i g n o r e h because she thinks she's the passionate one.

The Hoople avec le morceau Black Scorpions. C'est la version démo de la pièce Mama's Little Jewel et c'est une version qu'on retrouve sur l'album la, remasterisé, la version remasterisée du disque All the Young Dudes, album qui à l'origine est paru en 1972. Je préfère cette version démo à, à la pièce Mama's Little Jewel qui paraissait sur l'album original, la version originale.

de ce disque qui, comme je l'ai dit, est paru en 1972, il y a 40 ans. Juste avant ça, on a entendu Sweet avec Ballroom Blitz, un classique qui nous vient du nom moins classique album Desolation Boulevard.

1974. Et au début du bloc, on a entendu les Moody Blues avec Question, la pièce qui ouvre leur album, Question of Balance de 1970. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans le prochain bloc, on va y aller avec un peu de blues puisqu'on va entendre Johnny Winter. On va aussi entendre Led Zeppelin, mais tout de suite, on écoute Foreigner. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é n o m a n n s la seule, absolument la seule.

フィルンダウンデー、フィルンカンデミー。

テストしちゃ

Sa reprise explosive en spectacle de Good Morning Little Schoolgirl de Sonny Boy Williamson, qu'on retrouve sur son album Live Johnny Winter End, paru en 1971. C'était précédé de Led Zeppelin avec Out on the Ties, la pièce qui clôture la phase 1 de leur troisième album, paru en 1970. Au début du bloc, on a entendu Foreigner avec la pièce titre de leur deuxième album, Double Vision, de 1978.

Que les Rolling Stones ont enregistré au début des années 80 avec le légendaire Muddy Waters, intitulé Checkerboard Lounge, un album de blues. Pour le moment, on va écouter un peu de blues, justement, oui, encore. Dans un moment, on va entendre John Mayle ainsi que le Band of Gypsies. Mais tout de suite, on écoute Ken Heat.

Rollin and t o m l i n Vous êtes à l'antenne de la radio Campus. La station des ménomans. La seule à diffuser du vrai blues et du rock à Trois-Rivières. C'est fou. 8 9 FM.

Replacer jusqu'à 17h.

That are fighting in Chicago and Milwaukee and New York. Oh, yes, and all the soldiers fighting in Vietnam. But they do a thing called machine gun.

Avec un t e t i t nombre classique, Machine Gun, t i r e du nom moins classique album Band of Gypsies, qui est sorti en 1970, qui é t a i t enregistré le 31 décembre 1969. C'était précédé de John m a y a l l avec、uh, Room to Move de son disque The Turning Point de 1969. Et au début du bloc, on a entendu Can Heat avec la pièce La Reprise de Rolling and Thumbling, qui ouvre leur premier album homonyme, qui est sorti en 1967.

Pour le moment, je vous parle de ma première nouveauté de la semaine, un album en concert inédit que les Rolling Stones ont enregistré au début des années 80 avec le légendaire Muddy Waters intitulé Checkerboard Lounge.

Un Album de blues, les Rolling Stones qui retrouvaient comme ça leurs racines au début des années 80 après de nombreuses, je dirais, incartades au cours des années précédentes dans des styles différents et、euh, discutables auxquels ils se sont frottés avec des résultats、euh, souvent pitoyables dans le reggae, la pop et le disco. Euh, donc, euh, en pleine tournée majeure de spectacle aux États-Unis en 1981, les Stones ont fait une pause un soir à Chicago.

pour se rendre dans la petite boîte de nuit de Muddy Waters pour renouer comme ça avec leurs premières amours en se tapant un jam avec certains、euh, des plus grands noms de l'histoire du blues qui se retrouvaient sur place ce soir-là. Buddy Guy était là,、euh, Junior Wells aussi, ainsi que Lefty Diz,、euh, Mick, Keith,、euh, Ron Wood et Ian、euh, Stewart、euh, avec leur entourage ont semé une véritable commotion. On le voit dans, dans, le, dans le film quand ils sont entrés dans la salle pendant le, le, le spectacle de

Euh, Muddy Waters avec、euh, son groupe、euh, et q u i s'installe comme ça à la première table devant la scène. Évidemment, c'était arrangé. e、euh, c'est pas, ça pas été long que Muddy Waters a appelé、euh, Mick Jagger sur scène pendant la pièce Baby Please Don't Go.、Et、Keith l'a suivi peu de temps après et Ron Wood et Ian Stewart sont arrivés par après.、Euh, comme je l'ai dit précédemment,、euh, les Stones、euh, ont retrouvé leurs racines et leurs、euh, premières amours. e、euh, t、euh, sans être un moment historique, on voit que tout le monde est très heureux d'être là.

Que tout le monde s'amuse. C'est un concert qui était resté inédit jusqu'à maintenant, je l'ai dit, mais on vient d'en sortir une version sur DVD et CD qui risque d'intéresser les fans des Stones de la première heure, l e s Stones authentiques, je dirais. Mais c'est aussi une des premières apparitions, une des dernières plutôt.

Apparition en concert de Muddy Waters, puis il est décédé d'un cancer、euh, quelque chose comme deux ans plus tard,、euh, malheureusement, à l'âge de 77 ans. Question de vous donner une idée、euh, de ce disque qui réunit ainsi、euh, ces deux véritables monuments, soit Muddy Waters et les Rolling Stones. Je vous propose tout de suite d'écouter、euh, trois morceaux de cet album. On va écouter,、euh, l'album s'intitule, comme je l'ai dit, Checkerboard Lounge Live in Chicago 1981. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l o m a n e s

La seule à diffuser du vrai rock et du blues à Trois-Rivières, c'est fou. 89.1 FM.

Before I be your dog, before I be your dog, before I be your dog, I get y o u w a i g t out here and I make you walk i t h God. Turn your lamp down, Lord. turn your lamp down, Lord. turn your lamp down, Lord. I beg all night long, baby, please don't go. Come on, son.

You know your main a gone You know your main and go. You know, main and gone. Down the county for we got a battle.

You brought me way down here. You brought me way down here. You brought me way down here. About rolling fork.

I Even mean, things have got real where it's supposed to be. I'm、right, not gonna come to get a little self-love drink w i t h i t Take your time, don't rush it. Oh, baby, please don't go. Oh, baby, please don't go.

Oh baby please don't go down and you are l e a you n k n o w I love you so. Before I be your dog, before I be your dog, before I be your dog, I get you way down here and I make you walk w in law. Turn your l a m p down l o r d Turn your l a m p down l o r d

Turn your lamp down, Lord, and I l l beg you, all night long, baby, please d o n t g o Midjacket! Midjacket! Let's bring Midjacket up here! Midjacket! My friend, Miss Jackie, Miss Now, baby, please, d o n t g o

Baby, please don't go.、Oh, baby, please don't go. I you know you are a leader. I love you so. Before I be your dog. Before I be your dog. Before I be your dog. I get y o u way down here. I make you walk the dog. Still, g o n n a bring me Mick Jackson. Mick Jackson.

Why don't you、uh, sing a couple of bits? m Baby, please don't go to New Orleans. Because I learned s o Before I be your d o g Before I be your d o g Before I be your all down. here.

Dance New Orleans because I love you so. You brought me way down here. You brought me way down here. You brought me way down here. About rolling fork. You k e e it like I'm a dog. What about Keith? Yeah, what about Keith? What about Keith?

That ugly woman.

C'est assez fou pour l'écouter. 89 ans. Juste avant la pause, on a entendu trois morceaux tirés du tout nouvel album c h e c k e r b o a r d Lounge Live Chicago 1981-1981 qui réunit les Rolling Stones avec、euh, Muddy Waters. On a entendu.

Euh, la pièce One Eyed Woman avec Lefty Diz、euh, juste avant ça. C'était Got My Mojo Working、euh, qui, elle, était interprétée par、euh, Junior Wells、euh, avec les Stones comme ça et、euh, Body Guy、euh, sur la très petite scène de, de la boîte de nuit de Muddy Waters. Un soir que les Stones étaient comme ça en congé、euh, alors qu'ils étaient à ce moment-là en pleine tournée majeure de spectacle aux États-Unis en 1981. Ça avait beaucoup surpris、euh, les spectateurs de cette petite boîte de nuit qui était évidemment spécialisée

Dans le blues. Juste avant、euh, Got My Mojo Working, on a entendu une longue version de Baby Please Don't Go chantée par Muddy Waters accompagnée par Mick Jagger.

Je le répète, c'est pas un album de rock, c'est du blues absolument authentique. Le DVD a été filmé de façon rudimentaire, mais très professionnelle avec trois ou quatre caméras.、Euh, c'est pas essentiel, mais c'est plaisant de voir comme ça cette réunion de musiciens légendaires qui ont beaucoup de plaisir, qui ont eu beaucoup de plaisir à jouer ensemble et ils l'ont démontré. Ils d é m o n t r é comme ça leur amour indéfectible pour le blues. Ça vaut un 8 sur 10.

Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter une f a c e complète d'un album véné de classique paru il y a exactement 40 ans cet été, The Slider, l e T-Rex pour le moment. On en est、euh, maintenant rendu à la chronique des groupes obscurs et cette semaine, je vous parle d'un groupe sud-africain du début des années 70 du nom de Sock.

On ne sait pas grand chose d'eux, sinon que le groupe était composé d'un guitariste anglais du nom de Stephen Gilroy et d'un batteur italien du nom de Severio Grande,、euh, avec deux Sud-Africains, soit le chanteur et flûtiste Andrew i a n i d e s et、euh, le bassiste、euh, Louis Joseph Forer.

Euh, apparemment qu'ils étaient très rebelles et qu'ils vivaient à fond le mode、euh, sex, drugs, and rock and roll. Ils sont pas restés、euh, longtemps ensemble, soit à peine huit mois pendant lesquels ils ont tout de même eu le temps de sortir un disque intitulé Time to Suck.

Qui, euh, question de désamorcer ce titre qui était offensant auprès des bien-pensants,、euh, était présenté dans une pochette nous montrant un petit enfant en train de sucer、euh, son pouce, une façon de, de choquer、euh, sans tomber dans la vulgarité d'autres groupes de l'époque comme,、euh, Jim. je pense, à Juicy Lucy, entre autres.、Euh, C'était surtout pas des compositeurs, s u c puisque leur musique est euh, constituée, euh, était constituée uniquement、euh, d'un morceau euh, original euh, intitulé The Whip. Le reste de l'album

C'était des reprises de morceaux connus de Grand Funk Railroad, King Crimson, Deep Purple, Free et Black Sabbath. Question de vous donner une idée de ce que ça, a ça avait l'air, leur musique. On va aller écouter trois pièces tirées de cet album Time to Sock de la formation sud-africaine Sock. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock obscur à Toit-Rivière. C'est faux. 89 FM. <truits>

Activation r o c k c l a s s i c

Sud-africain tout à fait obscur du début des années 70 de Quatuor Sock, qui ont sorti un seul album en 1971 intitulé Time to Sock. On vient d'entendre une reprise très particulière de the Season of the Witch Donovan,、euh, de Donovan, bien sûr, qui a aussi été reprise par Vanilla Funch quelques années auparavant. C'était précédé de deux reprises fort réussies de deux morceaux de Grand Funk Railroad,

I'll Be Creeping et Aimless Lady. Le disque a été assez bien reçu auprès des amateurs de rock à l'époque et a remporté un bon succès. Toutefois, ce n'était pas suffisant pour les membres de soc qui se sont séparés peu de temps après. Aucun des musiciens du groupe ne s'est illustré par la suite sur la scène musicale. Le chanteur Andy Ionides est malheureusement décédé par la suite.

Voilà qui complète cette petite présentation de SOC. J'espère que ça vous a plu. À mon retour de vacances le 31 août, je vais vous présenter un autre groupe obscur. Je vais vous présenter le groupe anglais Possessed. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On en est maintenant venu à la portion de l'émission.

où je vous présente, comme à toutes les semaines, une f a c e complète d'un album v é n é l e Classique. Cette semaine, je vous présente non pas un, mais bien deux albums Vénélie Classique. Dans un moment, je vais vous présenter un disque qui est sorti il y a exactement 30 ans, en juillet 1982. Le premier album homonyme de Coney Hatch. Mais tout de suite, je vous présente un disque qui est paru il y a 40 ans, en juillet 1972. Je vous présente l'album The Slider.

De T-Rex. T-Rex, qui est un groupe anglais un peu inconnu ici en Amérique du Nord, mais qui était absolument au sommet de la gloire en Europe au moment où The Slider est sorti. En 1972, le chanteur de T-Rex, m a r k b o l a n il suscitait des réactions semblables à celles que les Beatles avaient provoquées sept ou huit ans auparavant, des crises d'hystérie collective et une vénération.

auprès de leurs fans,、euh, quelque chose qui avait même motivé Ringo Starr lui-même à réaliser un documentaire sur T-Rex et sur la fascination qu'ils exerçaient comme ça auprès du public. Un documentaire intitulé b o r n to Boogie, qui est disponible en, en DVD.、Euh, The Slider、euh, suivait le, le, le, disque Electric w a r r i o r bien sûr, qui avait été immensément populaire et qui avait établi T-Rex comme un des groupes les plus importants du début des années 70 en Angleterre. Et même aux États-Unis, Electric w a r r、euh, i o r s'est bien vendu, surtout à cause

Du morceau Bang a Gong, Get It On,、euh, qui est、euh, monté jusqu'à la s e place t i è m e p du Billboard. The Slider est entré, lui, en première position sur des palmarès britanniques.、Euh, la plupart des connaisseurs citent toujours Electric Warrior comme l'album le plus important de T-Rex, mais、euh, la vérité, c'est que The Slider, il est aussi bon et personnellement, c'est mon préféré.

De ce groupe. On y retrouve、euh, tous les éléments qui ont fait、euh, de T-Rex,、euh, le fait qu'ils étaient intéressants et un des plus influents du temps,、euh, c'est-à-dire des chansons simples、euh, près des racines du rock'n'roll,、euh, chose qui a eu un impact puissant sur le mouvement punk,、euh, punk plutôt.、Euh,

Et aussi,、euh, un autre aspect de T-Rex qui est intéressant, c'était des pièces folk a u teintées comme ça d'une espèce de mysticisme hippie.、Euh, Aujourd'hui, on va écouter la façon au complet de ce petit chef-d'œuvre, l'album d e Slider de T-Rex. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM.

never Understand the wind at all was like a ball of l o v e I could never, never see the cosmic sea was like a bumblebee. And when I'm sad.

Never kissed a car before, it's like a dog. Oh, oh. I have always, always grown my own before. Oh, schools are strange. And when I'm sad.

On vient d'entendre la phase 1 au complet de leur album Vinyl Classic The Slider qui est paru il y a 40 ans en juillet 1972.

On vient d'entendre le morceau Buick McCain que le chanteur et guitariste Mark Bolin a décrit lui-même comme une tentative d'émulation de Led Zeppelin tout en gardant la personnalité musicale propre de T-Rex avec plein d'orchestrations comme ça et de cuivre avec une saveur funk. C'était précédé de l'acoustique Spacebar Ricochet et du rock typiquement T-Rex Baby Boomerang. Avant ça, on a écouté la pièce titre

Qui est un des grands classiques de T-Rex, précédé de, de, de la tout aussi classique Rock On et du Mid Tempo Mystic Lady. Au début du bloc, et de cette façon, on a entendu le morceau Metal Guru.

Qui a été un très grand succès en Angleterre au début de l'année 1972, mais qui est passé、euh, inaperçu ici en Amérique du Nord. Le disque est monté à la première position des palmarès anglais à sa sortie et s'est vendu par tonnes en Angleterre, mais aux États-Unis aussi, il a bien marché puisque, malgré l'absence d'un 45 tours à succès, t e Slider est monté en 17e place du Billboard.

Je l'ai mentionné plus tôt, T-Rex a eu beaucoup d'influence sur le mouvement punk anglais,、euh, mais plusieurs musiciens m é t a l des années 80 ont aussi été marqués par Mark, Mark b o l i n et T-Rex comme、euh, Kiss, entre autres, Twisted Sister et Motley Crue.

Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d a l a i n Lafer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Exceptionnellement, je vous présente cette semaine, non pas un, mais bien deux faces de deux albums véniles classiques. Je vous parle maintenant d'un album canadien qui est sorti il y a exactement 40 ans, en juillet 1982, le premier album homonyme de Coney Hatch, Quatuor de Toronto, formé du chanteur et guitariste Carl Dixon.

du chanteur et bassiste Andy Curran, du guitariste Steve Shelsky c et du batteur Dave Ketchum. Ils ont été découverts par le chanteur et guitariste Kim Mitchell de Max Webster qui les a fait signer sur l'étiquette de disque de Rush et aussi de Max Webster, l'étiquette Anthem. Kim Mitchell a produit leur premier album h o m o n y m a i s qui, dès sa sortie,

À l'été 1982, s'est mis à tourner beaucoup sur les ondes des stations de radio rock canadiennes, surtout à cause du morceau Devil's Deck. Ça a donc offert une excellente visibilité à Coney Hatch qui leur a permis de donner beaucoup de spectacles dans l'Est du Canada en première partie de grosses pointures comme Judas Priest, entre autres, et Iron Maiden.

Tout de suite, je vous propose d'écouter la phase 2 au complet de ce petit bijou du rock canadien, le premier disque homonyme de Coney Hatch. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes et la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM.

よっした

On vient d'entendre la phase 2 au complet de leur premier album homonyme paru il y a 30 ans en juillet 1982. On vient d'entendre le classique Monkey Bars.

Euh, qui, euh, qui, a tourné pendant de nombreuses années dans les bars rock un peu partout au Québec. Pièce avec un solo de guitare inspiré de façon très évidente par Ace Riley de Kiss. C'était précédé、euh, des morceaux Victim of Rock et Aldo de Talkin'.、Et、on a aussi entendu une composition du Montréalais Aldo Nova que Coney Hatch a repris avec brio et qui a beaucoup tourné sur les ondes des stations rock canadiennes, c'est-à-dire A-Operator. Et au début du bloc de cette phase 1, on a entendu le morceau

We got the night. Ce premier disque homonyme augurait bien pour l'avenir de Coney h c h Malheureusement, la suite s'est avérée un peu décevante et on l'a vu dans les années suivantes. Ils étaient vraiment à leur sommet avec ce premier effort discographique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À mon retour de vacances le 31 août, je vais vous présenter une autre phase d'un autre album v é n é t i q e classique. Je vais vous présenter l'album Rockin' Hard p l a c e de Aerosmith. C'est donc un rendez-vous.

Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans la dernière heure de l'émission, je vais vous présenter le tout nouvel album des vétérans de la scène thrash américaine Testament qui est sorti cette semaine. Mais pour le moment, on va prendre un virage UV métal anglais. Dans un moment, on va entendre Motorhead et Saxon. Mais tout de suite!

私たちのチャンネルのチャンネルの e n ージは、私たちのチャンネルのダメージは、私たちのチャンネル a ダメー s は、私たちの a ャンネルのダメ m ジは、私たちのチャンネルのダメージは、私たちのチャンネルのダメージは、私たちのダメージは、a たちのダメージは、私たちのダメージは、私たちのダメージは、私たちのダメージは、私たちのダメージは、私たちのダメージは、私たちの

Change, ça commence par un geste concret. Dès aujourd'hui, votre véhicule peut sauver des vies. Ici Jacques Duval. Donnez votre véhicule au programme Autorin de la Fondation canadienne du Rhin. Vous contribuerez à la lutte contre les maladies rémales et votre véhicule sera recyclé en entier. Le remorquage est gratuit et vous recevrez un reçu d'impôt. Faites don de votre véhicule et sauvez des vies en appelant au 1-888-228-8673 ou en visitant rhin.ca-Québec.

Avec la version de Power and the Glory qu'on retrouve sur leur album Heavy Metal Thunder qui est paru en 2002. Juste avant ça, on a entendu Motorhead avec I Got Mine.

L'album Another Perfect Day, paru en 1983, le premier album sur lequel ne figurait pas Fast Eddie Clark, mais plutôt l'ancien guitariste de Thin Lazy, qui n'est pas resté là très longtemps, Brian Robinson.、Euh, sur la version américaine de ce disque, c'est I Got Mine qui ouvrait, alors que sur la version britannique, c'était seulement la huitième piste, pour une raison curieuse.

Au début de ce petit bloc métal anglais, on a entendu Iron Maiden avec Children of the Damned, c'est tiré de leur album classique, un de leurs albums classiques, The Number of the Beast de 1982.

Vous êtes à l'émission r o c k Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre dans cette veine musclée d'ici jusqu'à la fin de l'émission. Dans le prochain bloc, on va entendre un extrait de l'excellent dernier album de Orange Goblin. On va aussi entendre Ghost, mais tout de suite, on écoute Monster Magnet. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, On maintenant va f 89.10.

Formation britannique. On vient d'entendre la pièce-tite de leur dernier très très bon disque, Eulogy for the Damned, qui est paru au début de cette année. Vraiment excellent. Il va faire partie assurément de nos top 10, les meilleurs albums qui sont parus en 2012. Juste avant ça, on a entendu les Suédois avec un point d'interrogation t h e <rire> Ghost.

Avec la pièce Stand By Him, c'est tiré de leur seul et unique album Opus Eponymous qui est paru au début de l'année 2011 en Amérique du Nord et au début du bloc, on a entendu Monster Magnet avec Unbroken Hotel Baby. Ça, ça nous vient de leur disque Monolithic Baby de 2004.

On rappelle les samedis à midi et les lundis à 15h. Rassemble un petit pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89-1

Rush avec Headlong Flight, un morceau tiré de leur tout nouveau et excellent album Clockwork Angel qui est paru au début de cet été.

Juste avant ça, on a entendu la jeune formation Royal Thunder avec No Good. s Ça nous vient de leur premier album, CVI, qui lui aussi est paru au début de cet été. Et au début du b l o c on a entendu Spiritual Beggars avec Angel of Betrayal. Ça nous vient de leur album Ad Astra, qui a été réédité au début de cette année, mais qui est paru à l'origine en 2000. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Anne Lafer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans cette dernière heure d'émission, je vais vous présenter le tout nouvel album des

Les vétérans de la scène thrash américaine Testament qui est s o r t i cette semaine et qui s'intitule Dark Roots of Earth. En fait, je vais vous présenter ça dans peu près de 20 minutes. Pour le moment, on va y aller avec un peu de heavy metal traditionnel. Dans un moment, on va entendre les jeunes formations Huntress et Gypsy Hawk. Mais tout de suite, on écoute le trio de vétérans allemands Rage Forever Dead.

アウスデ f ディングのダー n ィン

And f o r e t h e r e a b l u to be.

Fuck.

Shazam, I like it. C'est tiré de leur dernier album, The Church of Rock and Roll, qui est paru au début de cette année. Juste avant ça, on a entendu un nouveau groupe, Gypsy Hawk, avec Hedge King. Morceau tiré de leur album à venir, Rivalry and Resilience, qui doit paraître le dernier mardi

de ce mois d'août. Juste avant ça, on a entendu Huntress avec、euh, Spellheater. C'est la pièce titre de leur premier album qui est sorti au printemps et au début du bloc. On a entendu le trio de vétérans allemands Rage avec Forever Dead qui nous vient de leur album 21, leur vingtième album qu'ils ont curieusement comme ça intitulé 21. Et ça aussi, c'est paru au printemps.

Euh, un album dans la même mouvement, je dirais que le précédent, c'est-à-dire、euh, du thrash très intense, mais aussi très mélodique. Un thrash, évidemment, dominé par un duo de guitaristes assez exceptionnels, Alex k o l n i c k et Eric Peterson. Question de vous donner une bonne idée、euh, de cet album. On va tout de suite en écouter、euh, trois morceaux, peut-être même quatre. Dark Roots of Earth, The Testament. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes. La seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou.

89 f m

C'est fou pour l'écouter. 89.1 89.1、oh.

On vient d'entendre quatre morceaux tirés du tout nouvel album de Testament intitulé Dark Roots of Earth. On vient d'entendre une curiosité, une reprise d'une pièce de Queen Dragon Attack. J'aurais jamais pensé qu'un jour un groupe de thrash ou même de metal reprendrait cette pièce qui est vraiment bizarroïde. C'est seulement disponible sur la version de luxe limitée.

de cet album. Juste avant ça, on a entendu Rise Up. Ça, c'est le morceau qui ouvre le disque. On a aussi entendu True American Hate. Et au début de ce long bloc, on a entendu la pièce titre Dark Roots of Earth. J'ai e n pas encore donné de c o t Je me suis pas encore fixé sur ce nouvel album, le Testament. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je l'ai moins aimé à date que des albums de Overkill qui sont parus un peu, qui est paru un peu plus tôt cette année et celui de Creator Phantom and the Christ.

Tout de suite écoutez. D'ailleurs, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est f a u x 89.1 FM.

this

Avec la pièce Come and Get It qui ouvre leur dernier très bon disque The Electric Age qui est paru、euh, au début de cette année. Je vous rappelle que Overkill sera en spectacle la fin de semaine prochaine dans le cadre du Heavy MTL. Juste avant ça, on a entendu Creator avec、euh, Phantom Antichrist. C'est la pièce titre de leur、euh, nouvel album que j'ai bien aimé qui est paru au début de cet été、euh, et qui est, qui est tout fait controversé, par exemple, je dois dire.

Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, e、eh、t bien, ceux qui écoutent l'émission en direct ce vendredi, Slash est à l'Olympia de Montréal. Jeudi prochain, 9 août, pour les amateurs de rock progressif, au School Saga est au Corona de Montréal, bien sûr.、Euh, je viens d'en parler, mais c'est le Heavy MTL au Parc Jean-Drapeau, samedi et dimanche prochain, s les 11 et 12 août.

À Trois-Rivières, lundi 13 août, j o s e i f e r et Stryver seront au Rock Café, le stage. Ça, c'est intéressant. C'est une présentation de Trois-Rivières Metal, j o s e i f e r Jeudi 16 août, Into Eternity, Single Bullet Theory et trois autres groupes seront au Petit Campus. Ça, c'est une présentation de BCI. The Cult seront au m é t r o p o l i s le samedi 1er septembre.

Lundi 10 septembre, Creator, eh bien oui, ils seront au m é t r o p o l i s avec Accept et Swallow the Sun. Peter Gabriel sera au Colisier Pepsi le dimanche 16 septembre. Mercredi 19, Nightwish et Camelot seront au Sebsum de Montréal, bien sûr. David Tonchin et Catatonia ainsi que Paradise Lost et Stolen Baby seront au Café Campus le jeudi 20 septembre. Ça, c'est une présentation de BCI. Le dimanche 30 septembre, toujours, bien sûr.

e u o d t o r Pendragon sera au club soda puisque Morbid Angel sera là avec、euh, Dark Funeral et Grave.

Dimanche le 30, oui, toujours Anthrax Testament, dont on vient d'entendre quatre extraits de leur nouvel album. Ils seront au Capitole avec Death Angel et le mardi, le 2 octobre, ils seront au m é t r o p o l i s Et finalement, pour les amateurs de répressifs, toujours old school,、uh, Three Friends, cet hommage à Gentle Giant, qui met entre autres en vedette le guitariste original du groupe, Gary Green. Eh bien, ils seront au Palais Montcalm le vendredi 5 octobre et le dimanche le 7, ils seront à l'Outremont.

L'émission s'achève. C'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais d'abord remercier mon ami Simon Fitzbay, l'historien de C'est Fou, pour les éphémérides du rock.、Euh, je vous rappelle que Simon animé en direct l'émission album classique juste avant la mienne, les vendredis à 10 h e t un genre de bleu les lundis à 20 h

Dans un moment, ça va être la reprise de c é p a Cancun avec Maxime t a n g u e y et Pascal Cholette-Janson. Si vous écoutez la rediffusion du mardi, eh bien, c'est mon ami, le Dr. Pendragon, qui va suivre dans un moment puisqu'il est de retour de vacances、euh, frais et dispo et un peu carbonisé à force de se pavaner comme ça au soleil、euh, sur les plages de Transylvanie.、Euh, je pars en vacances moi-même, ce qui fait que pour les trois prochaines semaines、euh, des rediffusions des émissions consacrées

Aux années 1972 et 1982 seront présentées. À mon retour, je reprendrai le collier pour vous présenter les chroniques habituelles. Il va y avoir des nouveautés, bien sûr. Une f a c e complète d'un album véné r e c l a s s i q u e m a r q u a n t soit Rock in a Hard Place de Aerosmith. Je vais vous présenter.

Un groupe anglais très obscur des années 70 du nom de p o s s e s t e n e p a s confondre avec le fameux groupe de métal du même nom des années 80. Et évidemment, mon ami Simon Fitzbay sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec une dernière pièce d'un artiste dont je viens de parler qui se produit ce soir à Montréal. Si vous écoutez en direct des vendredis, bien sûr, je parle de Slash avec la pièce-titre de son nouvel album solo.

Apocalyptic Love. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous donne rendez-vous vendredi le 31 à 11h pour une autre émission classique. Salut!